La prononciation du breton, deuxième partie. Première règle, la neutralisation des finales. Exemple. Kas, mab, losh, dit, if. Deuxième règle, les liaisons. Exemple. Pinvidig, binvidig, braz, mad, blubig.